Harley Davidson Je ne reconnais plus personne En Harley Davidson J'appuie sur le Starter Et voici que je quitte la Terre J'irai peut-être au paradis Mais dans un train d'enfer Je n'ai besoin de personne. Personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne En Harley Davidson Et si je meurs demain C'est que tel était mon destin Je tiens bien moins à la vie Qu'à mon terrible engin Des de désirs dans le creux de mes je n'ai besoin de père, ça Harley Davidson je ne reconnais plus père, Sanan Harley Davidson Je vais à plus de 100 et je me sens Les cheveux dans le vent Que m'apporte de mourir les cheveux dans le vent